Prétexte, je ne veux pas avoir de réflexes malheureux Il faut que tu m'expliques un peu Comment te dire adieu Mon cœur de silex est te prouver Ton cœur de pirex résiste au feu Je suis bien perplexe, je ne peux Me résoudre aux adieux je sais bien qu'un ex Amour n'a pas de chance Aussi peu Mais pour moi une ex L'application Vaudrait mieux Sous aucun prétexte Je ne veux Devant toi sur ex Poser mes yeux Derrière le kleenex J'en serai mieux Comment te dire adieu On te dit Tu as mis à l'index Nos nuits blanches Nos matins gris bleus Mais pour moi une ex Application vaudrait mieux Sous aucun prétexte Je ne veux Devant toi ce rex On